Bonsoir et bienvenue à tous ceux qui nous écoutent en ce bel après-midi du dimanche à travers la 820 AM, la station de l'Université de l'Occident, la UDO. Merci d'être avec nous et je me ferai un grand plaisir de vous apporter cet après-midi les plus belles mélodies de la chanson française. Les chansons qui vous font rêver. Et pour commencer, je demanderai à M. Yves Montand de vous chanter sa belle mélodie qui parle des feuilles mortes qui se ramassent à la pelle. Écoutons-le. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l a p e l l e Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l a p e l l e Les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord. どんれんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous, tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais La vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement sans faire de bruit, et la mer efface sur le sable les pas des amants. s s d é u n i な a らら la ららららららららららららららららららららららららららららららららら 山。<Oui. S 1> Avant de continuer, j'envoie tous mes vœux de bonheur à ma très chère élève Jocelyne, qui a bien fêté hier ses 12-15 ans. Merci de m'avoir invité à la fête, Jocelyne. Elle était très grandiose et je me suis bien amusé. Tous mes vœux de bonheur pour les nombreuses années à venir. OK? Et surtout, Ne laisse pas tomber tes coups de français à l'Alliance, ok? J'aime bien te voir les samedis matins. <rire> et p o u r c e la j e t e d é d i e c e t t e c h a n s o n de Chantal Paris et André Sylvain seul. e Non, c'est rien. Si aujourd'hui mes yeux pleurent, je crois bien qu'ils sont inondés de bonheur. Ne dis rien, c'est la première fois pour une vie, je crois, que l'on part. もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもうもう Nous allons continuer avec le programme en écoutant une très belle chanson de Claude Barzotti qui nous dit qu'il ne veut pas qu'elle parte. Il veut nous parler de sa mère qu'il ne veut pas qu'elle meure.、Et、le titre de la chanson c est Je ne veux pas que tu partes. Moi qui n'ai su aimer vraiment aucune des femmes de ma vie, je crois que je sais maintenant pourquoi je n'ai jamais grandi. À force de toujours chercher à travers elle une autre t o i je crois que je me suis trompé d'histoire d'amour à chaque fois. Si j'ai toujours été, c'est vrai. Tes deux fils, le mouton noir. Dieu sait combien tu m'as aimé, tu n'as jamais cessé d'y croire. On a fait les quatre cents coups, et toi tu nous pardonnais tout. Et tu trouvais toujours l'amour pour excuser tous nos défauts. Et si le temps t'arrache à moi, faut vraiment que tu saches c r o i s moi. サラスカルトのファ t が好き a 人た a にとっ l u 私たちのファンが好 e な人たち s とっては、私たちのフ e ンが好きな人たちにと v ては、私た n のファンが好 r な o u ちにとっては、私たちのファンが好きな人たちに i っては、t w ちの n a ンが好 a な人たちにと s ては、私たち l フ t ンが好きな人たち o とって a 私た a のファンが好 a な人 I ちにとっては、a r ちのファン a 好きな人たちにとっては、私た n のファンが好き e 人 t ちにとっては、私た o のフ a ン a 好きな人たちに I っては、n たちのファンが Tu ne peux pas partir encore. Là-haut, là-haut, là-haut. Pas de fleurs, pas d'oiseaux. Là-haut, là-haut, pas d'enfants de cerceaux. Là-haut, là-haut, là-haut, y'a rien à voir. N'y va pas, je ne veux pas. Reste avec nous, reste avec moi. Sur les routes de nos voyages, c'est toi qui montrais le chemin. ときあい e s qui tous les courage、えきてねてとデスタン。 じゃあ、私は私はあなたのために、私はあなたのために、私はあなたのために、私はあなたのために、私はあ i たのた n に、私 t あなたのために、l なたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、t なたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのため o あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あな i のために、あなたのた o に、あなたのために、あなたのために、あなたのために、あなた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 Nous enchaînerons avec Alain Barrière qui nous fera ce grand plaisir de vous chanter sa belle mélodie qui a pour titre Elle. f u y a i t le nord pour le soleil encore, comme les hirondelles. Elle, comme un beau papillon allant de cœur en cœur au rythme des saisons. Elle, e l l e Certains soirs s o u r i t dans mon miroir et puis quand je l'appelle Elle, elle Oh Elle, c'est vrai je l'appelais de tous les noms d'oiseaux qui chantaient au matin quand j'étais auprès d e l l e Elle, s e p t ange se démonne pour ne surtenir e qu'une seule saison 私たちは彼女の死を見つける彼女はありません。彼女の死を見つけることはありません。 S'il y a un chanteur que j'aime vraiment, c'est bien, Monsieur Daniel Guichard, non pas. Parce qu'il porte le même nom que moi, mais vraiment, ces chansons sont douces à écouter. Et il va enchaîner en vous chantant cette mélodie qui parle de cœur. Trois dans mon cœur. On ne sait pas ce que sera demain.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 Jamais tu sais, je ne te quitterai. Et pour continuer notre programme de cet après-midi du dimanche, nous demanderons à Patricia Cass de vous interpréter une de c e s très belles chansons. Qui nous dit, Il me dit que je suis belle. Hum. オープンファンサルユメー。 Je serai là tout près de toi, et toujours, car je t'aime. Je ne te promets pas d e s matins de soleil, ni des aubes oréales, ni des diamants, ni ce fabuleux trésor, ni des châteaux en Espagne. Mais je te promets d'être toujours là à tes côtés, surtout le soir. Tu peux compter sur moi. Et après cette promesse, nous irons sûrement à c a n t e r Pour revenir avec vous juste dans quelques instants. D'accord Merci. C'est le titre de la chanson que va nous interpréter Claude Barzotti. Je serai là. Je ne te promets pas des matins de soleil. Ni デ e ー n u ーディーディーディーディーディーディーディーディーディーデ e ーディーディーディーディーディーデ r ーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディーディー a ィーディーディーディーディーデ e ー e ィーディーディーディーディーディーディー trésors Des châteaux en Espagne Des îles au sable d'or Je ne te promets pas des plages de dentelles, des infinis rivages, des voyages éternels. Mais je te jure, c'est certain et c'est sûr, je serai toujours là. Je serai là le soir quand tu r a s froid, tu peux compter sur moi.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 Je là. Le soir, on スワー、こんたらふわ、tu peux compter sur moi。 réchauffer、bon、ton c い u r bonheur je serai là